Bonsoir et bienvenue sur le 89.4. Sébastien et Sarah g a s s aux manettes pour vous divertir pendant les deux prochaines heures. Sarah, ma chère, comment vas-tu I'm very, very well. Comment ça va, toi Eh bien, écoute, ça va plutôt bien, hein, plutôt bah, bien. Bien. bien, bien, bien. A... C'est une émission quasi en public hein, ce soir. Bah, quasi en plus... hein, quasi public. Quasi en public, oui.、Ouais, ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a un petit contingent anglais avec nous là, ce soir. Bah, il faut pas dire anglais. Ah,、ouais, faut、ouais, oui, pas dire anglais. C'est écossais, c'est pareil. C'est complètement différent. D'ailleurs, il va peut-être dire bonjour. Un petit bonjour quand même, hein, un petit accent écossais. Quand même, non Bonjour. Bonjour, c'est bien, c'est bien. Essoufflé, hein, dis donc, essoufflé, non Ça va Oui, ça va. Ah, ça, c'est dur, dur le dimanche après-midi. C'est dur、ah, le dimanche après-midi. c b o n en tout cas, on est parti pendant deux heures de bon son, comme d'habitude, comme tous les dimanches soirs sur le 89-4. C'est évidemment la belle rock. Allez, on va y aller tout doucement en ce début de programme, histoire de se、voilà, poser un petit peu, d'aller、ouais. y aller tranquillement avec un groupe anglais qui s'est formé dans les années 90. Qui se compose de, de 8 musiciens. Le groupe s'appelle The Leisure Society. Ça va, le titre The teacher says the sleeper. Et bah, c'est parti pour.、Euh, faut pas s'endormir quand même, non, hein Non. Le non, sleeper. non. Bah, pas au début quand même. Hein Someday we all shall cease to exist. Someday our t o w e s will fall. b r u t s will reclaim the bricks that we l a i Will we claim this o You get lost, you get stoned Sometimes you need someone You get lost Émission cette fin d'après-midi, on vous l'avait dit. Hein, ça s'appelle The s l e e p e r et c'est pas pour rien. The Leisure Society, donc nouveau groupe anglais. Hein, souvent comparé、Adorable. à des.、Euh... Groupe un petit peu comme Grizzly Bear ou alors les Fleet Foxes, notamment sur、mm -hmm. euh, ce titre. Premier album hein, sorti donc qui s'appelle tout、album. simplement The s l e e p e r C'est sur un label anglais qui s'appelle Willkommen Records. Un album vraiment pour、euh, tous les amoureux du, de, de, de folk anglais.、Hein. On trouve、oh, beaucoup、superbe. beaucoup d'instruments dessus, Sarah. Ah là, moi je, je trouve que ça c'est vraiment génial. Mais on trouve le banjo, le ukulele, le harmonica et aussi le v i o l o Ouais, donc de superbes、cool. arrangements sur、euh, cet album, d'excellents morceaux. et Des refins à vous faire frissonner un petit peu、frissonner. tout ça. On vous rappelle donc que le groupe s'appelle The Leisure Society, vraiment un, un groupe à aller、euh, découvrir hein, sur l、oui, Internet. Crois, Il n'y a、ouais. pas de s o u p l i Encore une fois, si vous allez sur www.virginradio1.fr et que vous tapez sur le petit onglet qui s'appelle la b e l Rock, tiens, tiens, Cam -cam. et bien vous retrouverez à partir de demain la playlist, hein, comme tous les lundis d'ailleurs. Et vous avez、euh, en général les sites、euh, MySpace, c'est le, le mieux puisque、facile. comme ça vous pouvez écouter un petit peu、euh, leur musique. Voilà, The Leisure Society. Tiens, on va rester dans le, dans le folk un petit peu.、Oui. Avec、euh, le nouveau projet de David Frill.、Hein. Frill, c'est le compositeur-chanteur du groupe、euh, Swell.、Mm -hmm. euh, Swell qui a sorti、euh, deux albums, souvenez-vous, en 2008 sur、euh, le label bordelais t a l i Tress. Et qui remet donc ça avec un, un nouveau projet.、Hein. Ça ne s'appelle pas Swell, ça s'appelle Be My Weapon. Be My Weapon. Ouais, et be... l'album la, s'appelle March 2009. Ouais, ils ne se sont pas cassés、euh, la nénette hein, pour、euh, le titre. En tout cas, 10 titres enregistrés dans la chaîne. Des montagnes des、cool. Cascades dans l'Oragan aux USA ainsi que sous le soleil californien. Ça s'est fait entre août 2008 et mars 2009. Dix、euh, titres、ah、tiens, avec、hein. des thèmes qui sont chers hein, à David Frill de Swell. On notera notamment des histoires sur la vie et la mort, l'amour et la haine, la guerre et la paix, la lumière et l'obscurité. Ah! C'est peut-être un petit peu une conséquence d'enregistrer la moitié d'un album dans les montagnes et une autre sous <rire> le soleil、ouais. californien. C'est pas tout à fait pareil. En tout cas, c'est un disque qui est disponible chez Tally Tress. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Sarah. l o v Et is s j u so bien, c'est parti. Vous écoutez la Belle Rock sur le 894. Reconnaissable de David f r e l l Be My Weapon, Love is Just So Overrated, hein, un album qui s'appelle March 2009, et puis à、euh, l'instant aussi,、euh, bah, la p â t e facilement reconnaissable de,、ah, du producteur、euh, électro-américain Moby. Oui, Moby, Moby. dans la b e t t l Rock, ça surprend, mais、euh, ce petit package est super、euh, sympa. C'est un, un nouveau single qui annonce un album qui s'appelle Wait for Me qui va arriver fin juin, puisque nouvel album et nouvelle signature, hein, nouvelle maison. De disques carrément pour、euh, Bien, Moby,、euh, puisqu'il débarque、euh, en France hein, chez、euh, Because. Donc, prélude de ce premier album, un premier extrait, Pell Horses, avec dessus pas mal de, de très bonnes choses, dont ce remix signé Apparate. Il y a d'autres remix s aussi, puisqu'il y en a un, deux, trois, quatre remix signés s par Moby, un signé par Ben Ou, et un autre par le Brésilien qui monte, qui s'appelle Guy Borato. Voilà.、Ah, euh, quelques précisions sur cet album qui arrive, Sarah. Wait for me. Oui, wait for me. bon,、euh, Comme on a dit, ça va arriver fin juin. Et、euh, le truc qui, qui est super, c'est qu'en fait, il a trouvé l'inspiration、euh, petit. Avec David Lynch. Ouais, carrément, David oui, puisque Lynch. David Lynch, qui lui a carrément que... fait、euh, la vidéo d'un、ouais. autre morceau qui s'appelle Shot in the Back of the Head,、euh, apparemment inspiré par gore,、euh, la, la, la créativité et la liberté、euh, de, de, de, de penser de David Lynch.、Euh, Moby, ah, bah, qui, euh, ouais, Moby qui dit、euh, la créativité en elle-même, non soumise à la pression du marché, est une chose inestimable. Voilà, euh... donc, euh, une sorte de, de partenariat qui marche.、Hein. On a été voir、euh, la vidéo sur YouTube, vous pouvez aller le voir, hein, vous tapez Moby Shot. In the back of the head. Et vous verrez, c'est du Lynch et la musique,、mm -hmm. c'est du、euh, Moby. Voilà, tiens,、Génial. Moby qui sera d'ailleurs en, en concert en France, en France, en France, hein, en France si en France. vous êtes、euh, fan du、euh, producteur américain, il sera le 5 juillet au Main Square Festival, c'est du côté de Arras, c'est avec Virgin Radio, avec Virgin qui est donc、euh, partenaire de ce, cet excellent festival. Et puis il reviendra 14 jours plus tard, ça sera le 19 juillet, donc au festival des vieilles charrues. Deux dates seulement donc pour Moby en、ah, France, mais、euh, plutôt précises. s t i g i e u s e ces dates,、mmh. voilà. On va rester dans, dans l'électro, l'électro pop avec un extrait de l'album Chatterton d'un artiste américain qui s'appelle Chelonis R. Jones. C'est un New Yorkais, quatrième album. Un album,、okay. on va dire, artistique, exigeant et plutôt innovateur Ooh, avec pas mal de. Trois gros m o t u a i s trois gros mots, trois gros adjectifs pour définir cet album qui a beaucoup de, de profondeur et d'hommage un petit peu à la scène électro. Alors ça peut être de la techno, ça peut être de la house.、Mmh. Mais il y a des petits morceaux un petit peu qui sonnent comme les années 80. Un petit peu, genre Joy Division、euh, ou Cure, notamment、mmh. celui-ci. Ça s'appelle o n t h e d o g Anomaly.、Mmh. Même si le soleil n'est pas toujours au rendez-vous ce week-end, un petit peu de soleil dans la radio, ça vous pouvez, vous, vous êtes. Bien sur le rock, hein, dans la Bell Rock, dans le Bell Rock sur le 89-4. Et franchement, on a des petites o u p u r e s comme ça. C'est pas toujours évident de parler alors que ça coupe, mais bon, on essaie、ah, de faire de、grave. notre mieux.、Ah, mais système oui, D. o a i s y s t è m e D. Putain, petite... ça, ça, ça, ça le fait le faire.、Hein. Ça fait quoi, pardon Ça le fait la faire. Ouais, c'est bien ça.、Ah, ça, c'était super. Ouais, comment、Fort、ça s'appelle、ouais, Fort Knox Fort Knox 5. 5, avec、yeah. un remix signé SkiWeef d'un titre qu'ils appellent le b r a z i l i a n Hipster. Qui est Fort Knox 5、Sarah、Ils sont 4. producteur électro. Ouais, en g l a i s Ils sont ensemble, oui, anglais. Ils sont ensemble depuis 2003. Ouais, ils sont surtout connus pour、euh, pas mal de, de remix,、ouais, notamment、voilà. sur、euh, la scène breakbeat. Si vous avez aimé、euh, ce son des Fort Knox Five sachez qu'il existe plein de maxi, évidemment. Mais il existe aussi un album qui s'appelle、oui. Radio Free d、mmh. c C'est une sorte、mmh. de, de mélange de, de funk, soul, punk et hip hop. Et enfin, concernant l'actualité de Fort Knox Five sachez aussi qu'il y a un album de remix hein, qui va sortir、ouais. en, en juillet. juillet prochain. Et puis,、euh, juste avant, ambiance un petit peu. À la QO et Joy Division avec、ouais, Shelonis R. Jones.、Euh, ouais, L'album, quatrième album hein, pour le New Yorkais, on vous l'a dit. Un album qui s'appelle Chatterton, qui est disponible chez s y s t é m a t i q u e distribué en France par Moduleur. Voilà. Hmm.、Euh, hmm. On va passer à quelques concerts. Tiens, Gablé, on vous l'a présenté, je crois que c'était en 2007, il me semble, la, la première fois. Un trio français qui vient de Caen, en Normandie, composé de Mathieu, Gaël et Thomas, qui sont de retour.、Hein. Il y avait eu un mini-album sorti l'année dernière. Il y a un autre mini-album. Album 13 titres avec des titres qui font parfois genre 40 secondes de, de longueur. Voilà, voilà.、Euh, un album donc qui s'appelle I'm OK qui est sorti le 3 juin dernier sur un label londonien qui s'appelle Loaf Records.、Euh, ils、ouf. seront, ouais, Loaf, c'est quoi C'est une baguette de pain, hein, un bah, peu mais、oui, plus gros, plus gros, d'accord.、Ouais. Euh, en tout cas, ils seront en concert. Le trio Gablé, ça sera la coopérative de mai à Clermont et ça sera le 12 juin prochain. Voilà. Il faut qu'on écoute. ouais il faut qu'est-ce écoute、ouais. qu que euh, Puisqu'on parle de, de、ah. concert, juste vous dire qu'on a reçu un, un mail, c'était la semaine dernière, de Johan Dupart. Souvenez-vous, c'est l'ex-chanteur、ah, du groupe euh, rouennais euh, Drips. Il n'y a pas de secret hein, avec、euh, les auditeurs de la b e l Rock. Je vais carrément lire l'email.、Euh, okay, salut、well. à tous. Voici les trois premières et les trois dernières dates de mon groupe TEN. Alors il écrit ça T-E-U avec、euh, un grand N.、Mm -hmm. euh, spécialité musicale, c'est du rock british. Okay, trois dates. Oh oui. Donc,、euh, mercredi 10 juin, ils seront à Saint-Etienne au Thunderbird c'est à partir de 20h30. Ça sera en acoustique avec Alex Delarge qui est aussi Lionel, ex groupe Drips aussi, qui est parti du côté de, de Marseille.、Mm -hmm. Voilà,、euh, en concert aussi avec Mayday et Narcisse. Donc, ça, c'est le mercredi 10 juin au Thunderbird à Saint-Etienne.、Euh, deux jours plus tard, le vendredi 12 juin, ils seront au festival Jean Monard au château de Saint-Victor sur Loire. C'est à côté de Saint-Etienne aussi.、Hein. Ça sera、mm -hmm. de 21h à, 20... à 21h30. Ça, c'est donc une d e m i h e u r e De, de, de, de prestations scéniques.、Cool. Et le lendemain, ça continue la fête. Ça sera à partir de 20h30. Il faudra aller du côté de Lyon au Farmer le samedi 13 juin, donc toujours avec Alex Delarge, comme quoi l'amitié reste, même si、ah, on a un petit peu de、bien. distance.、Ah. Euh, voilà, j'espère vous voir nombreux. à bientôt, j'espère. Johan, voilà, bah, le message est passé.、Voilà. Encore une fois, hein, si vous avez raté des dates et que vous voulez nous envoyer un email, il n'y a pas de souci. Vous allez sur virginradio1.fr et vous tapez sur Contactez-nous. En attendant, on va se l'écouter donc cet extrait de Gablé, ça s'appelle I'm OK, c'est le titre qu'on s'écoute et c'est aussi le titre de l'album et on vous rappelle qu'ils sont en concert à la coopérative de mai à Clermont le 12 juin. Scissors, Blade, Hammer, Nails, Shears, Razor, Chainsaw, Arrows, Headcutting Wire, Glove, Guillotine. Teeth. I'm really fine, I'm well balanced, I'm okay, I'm okay, I'm really fine, I'm well balanced. Bellrock sur le 89.4, c'était le prochain、boum. morceau qui commençait. Boum, b o o m Il faut avoir le cœur bien accroché, puisqu'on peut passer du bricolage artisanal folk de Gablé, qui, on vous le rappelle, sera en concert le 12 juin prochain. Ça sera du côté du, de la coopérative de mai à Clermont. Au son un petit peu bizarroïde,、euh, europop quasi, de Ear PWR. Je pense que ça veut dire power, ça. Ouais, Ear Power. Ear power, power、voilà. ouais. Euh, jeune duo de Baltimore aux USA qui traîne、euh, pas mal avec、euh, le label Car Park. D'ailleurs, c'est s û r ce label que sort、euh, cet album qui s'appelle Super Animal Brothers No. u m b e 3.、Euh, ouais. Il traîne avec、euh, des artistes comme Dan Deacon et Adventures qui expliquent un、pas、petit、mal. peu le, le son de, de Car Park. C'est toujours un petit peu barré, hein, Car Park. C'est le label de Animal Collective, un groupe animé.、Euh, a m é r i c a i n déjà barrés à la base. Donc,、euh, ils ont l'habitude de signer des, des projets un petit peu originaux comme ça. Magnifique、euh, pochette. Je sais que c'est de la radio, mais Sarah, toi, tu peux le, tu peux le voir. C'est toujours au、Magnifique. moins quelqu'un que tu peux admirer. Ah, super.、Euh, Les donc, couleurs sont trop beaux. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. faudrait qu'on installe une webcam, tiens, peut-être.、Euh, en tout cas, donc,、euh, oh、il faudra、non. attendre. Oh non, ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on fait de la radio.、Euh, oui. Voilà. On, on, on utilise le b u t n o n v o i x Voilà, la b u t d e v o i x Nouvel album,、bon、donc. C'est clair. Clair. En général, c'est souvent décevant la radio pour ça.、Hein. On a l'habitude de Ah,、oh, une donc, super voix, t r e t o p belle. Ah, d'accord,、okay, Je suis je grande, je suis blonde, j'ai des cheveux l o n g s Et puis voilà. Ouais, et moi, je suis un beau brun, bien musclé et tout.、Euh, aucun <rire> cheveu blanc, non, il n'y a aucun souci. <rire> v、voilà. euh, On i l à o revient à nos moutons, Sarah、Airpower、Oui, et à Power、euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur u x Nouvel album, hein, il faudra attendre le 12、oui. juillet prochain. Quelques faits sur ce jeune duo donc、euh, sur scène. Ils sont simplement équipés de, de synthé et d'un mégaphone, tout voilà, simplement. Ah, toute simple. Et puis. Ça peut être très très efficace, je suis sûr. Ah ouais, si, il paraît que ça retourne tout u、ah ouais, ouais, ouais, euh, Un projet assez récent, puisqu'ils se sont connus en, en 2005 et un objectif, Sarah, je vais te le laisser le dire, c'est ça. Ah, moi、ouais, j'adore, j'adore.、Euh, L'objectif est de rendre les gens heureux et de les faire. C'est pas écoute, mal, c e s t c e qu'ils ont fait f... pour nous. Ah, bah oui, espère ouais, ouais, on a on... dansé, on était heureux、voilà. c est, c est Alors, On espère que c'est pareil pour vous.、Voilà. Ah oui, euh, on va remettre un petit peu d'ordre dans cette émission et repartir、mm -hmm. du côté de l'indie pop anglaise ou je dirais même écossaise. Tiens, un petit、euh, clin d'œil à Andrew hein, qui, qui nous a quittés.、Ouais. Ça vient de、écoute. Je ne sais pas s'il vient de Glasgow, Andrew. Je ne sais pas. Il faudra qu'on lui demande. Tout、euh, en tout cas, le groupe s'appelle Peter Parker. Peter Parker, tu sais que c'est le nom à la ville de Spiderman. Voilà, Spiderman. C'est aussi le nom d'un tout nouveau groupe. Écossais qui est donc basé à Glasgow. Ils sont quatre, Sarah. Quatre. Rose. Jane, Tori et Jeremy. ils vont sortir leur tout premier disque le 6 juillet prochain. C'est sur un label anglais que ça sort qui s'appelle Lucky Number 9 Records. Alors, même si le groupe est jeune, les musiciens, eux, ils e n sont pas à leur premier essai. Puisqu'on retrouve dans ce groupe, hein, Peter Parker, des, des musiciens qui ont déjà participé à des projets indés, on va dire, oui.、Euh, mm -hmm. Mais qui ont eu un petit peu de succès, comme、euh, Longleg par exemple et Joséphine. Nouveau single donc, d e u t i t r e Peter Parker, ça s'appelle Swallow the Rockets. Allo de Rockets, signé Peter Parker, tout premier single qui va sortir le 6 juillet prochain. Il est temps de retrouver notre ami Jarvis Cocker. Exactly. e n t r é du nouvel album de l'ex-chanteur du groupe Pulp Jarvis Cocker. La classe. Ouais, c'est bon ça hein, quand Franchement même. Franchement, s t bien.、Super. Bien rock. Hein, le son enregistré avec、euh, un groupe hein, qui l'accompagne sur scène depuis quelques années, donc ils se connaissent par cœur. En plus, quand c'est produit par Steve Albini, ça、mm -hmm. sonne un petit peu brut et rêche et c'est pas pour nous déplaire. Bien notre cœur. Très、contraire. confortable pour les oreilles. Ouais, c'est bon ça tout ça. L'album、oui. s'appelle donc Further Complications. Il est disponible depuis la semaine dernière. Jarvis Cocker. Donc, ex-chanteur du groupe Pulp. Peter Parker était très bon aussi. Peter Parker, c'était bien ça.、Hein. Ouais, bah ça, c'était jeune, frais. o u p Ouais, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Ils ne sont、bien. pas si jeunes que ça, puisqu'ils ont à peu près euh, 35 euh, quelque chose, mais、euh, ah. ils ont bien le péchon, quoi. Il n'y a pas d â g e pour la musique. Non, il n'y a pas d'âge pour la musique. Et il <rire> y a de la, la musique、euh, dans la belle rock,、euh, ça peut passer de, de l'indie, ça peut passer au reggae. Et c'est vrai que de temps en temps, on passe un petit peu de, de soul comme ça.、Ah. Et on a reçu un album d'un artiste signé、euh, qui s'appelle Jesse D. L'album s'appelle Bittersweet Batch, et ça nous a bien plu. C'est sur、euh, Munich Records. Encore une fois, c'est distribué par m o s q u i C'est donc、euh, allemand, mais c'est un artiste、euh, américain, Sarah. Oui, c'est un artiste américain qui a bah, les, les, les influences qu'elle cite, c'est incroyable. C'est vraiment le Who's Who、euh, de, de Soul, Otis Redding, Sam Cooke, Eta James, Eld Green et Pff, plein d'autres.、Ouais, un enregistrement analogique prise en live, c'est、mm -hmm. sur、euh, le label donc, Munich Records, Seven, Seven Note Records,、euh, avec un, un thème justement qu'on retrouve dans le titre de Cet album, Bitter Sweet. Bitter Sweet, oui. Sucré amère. Ouais, sucré amère. Donc, pas mal de chansons d'amour, évidemment. On parle de soul m u s i c On s'en écoute un extra. You ready, babe, for some soul music? Some soul, baby. Give me some soul. OK, I give you slow down. Understand the reasons why it just isn't working. At some point, we wake up to find we're stacked up on the starting line. Up to speed and t h e y never look back again. We get going so fast that it seems we lose sight of the important things. Happiness, whatever that may mean, friends and family, hopes and dreams. Slow down, there isn't any hurry now. Sit back, take a look around, relax, ain't nothing to worry about. Everything will even now once you go and slow it down. With the pace, but the fact is that life is not a race. and One day it's all gonna end. So smell those roses as you pass by them. Some folks tend to forget. Well, some girls never figured out. Yeah, what you hear is what you will get. People do the math now. Slow down if it's in any hurry now. Sit back, take a look around, relax. Ain't nothing to worry about. Everything will even out once you go and slow it down. We get lost in the hustle and the bustle And we make a big fuss over nothing at all We get caught in the never-ending struggle Never knowing where we're going Why we're even going on Where it is that we think we are Where do you think you are? Somehow it got in our heads to go as far as we can, as fast as we can, but we still don't understand the reasons why it just isn't worth it. Time k e e p s ticking along, your heartbeat e is b e a t i n g strong, but one day it will be gone, so listen to i o u e t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 Sit back, gotta take a good long look around. Relax,、There、ain't nothing to worry about. Everything will even out.、Whoa. It's Not been the same since they put on the chains and they padlocked your front door. Ooh -cha -cha, ooh -cha -cha. Everything changed when they took you away from 95 Charing Cross Road. They even took the light bulbs. They ruined nearly everything in that r r a y But they did not take my heartache. They forgot to take my pain. Put his little fans a n d your e moving to Chinatown. I'm afraid that's just no use. They even took the light b u l e s they ruined nearly everything in that rain. But they did not take my heartache, they forgot to. The same since they took down your name from the sign on your front door. Everything changed since they dragged you away from 95 Chowing Cross r o a d They even took the light b u l s they ruined n everything a r l y e in that array. But they did not take my heartache, they forgot to take my p a i n ファミリー。 Penny Black Remedy 95 Sharing Cross Road. Yes, j'adore cet album. Ce、Super、groupe、bon. qui a une, une intelligence et une facilité de mélanger le ska, la country, la musique gitane, le blues, le reggae et le punk dans une, une chanson de 3 minutes 30.、Mm. C'est tout à fait énorme et tout l'album est comme ça. C'est leur premier album. No One's Fault But Your Own, disponible depuis le 18 mai dernier sur un label qu'on ne connaissait pas avant. Non. Qui s'appelle Sandinistas. Euh, un, album, euh, ouais, un album enregistré et, et, et produit à Zagreb, en、oui, Croatie. Ça, ça se sent quand même.、Hein. Il y a un petit air de s a p On sent les patates. On sent les patates. Les patates, ok. Moi, je sais pas, est-ce qu'ils mangent des patates encore、oh、ici a t t e n d s des patates, on en mange de partout, s a r a h <rire> T'arrives à me sortir des trucs quand même, c'est quand même、euh, énorme. Ouais,、enfin, j'aime、bon. bien te faire flipper, des fois.、Euh, ouais, t'aimes bien me faire flipper, mais tu me fais pas flipper <rire> en parlant de patates. tu peux me faire flipper en parlant d'autres choses, mais patates, non, je résiste quand même.、Sans、mais tu 6, sais, mais、euh, ils ont, le premier alpie,、euh, album était、ouais. tellement bien qu'ils ont gagné un prix quand même.、Hein. Ouais, ils ont gagné un prix, ouais. ouais pas le, n'importe、bon、lequel.、Hein. Ouais, n'importe lequel, c'est le Gibson du meilleur groupe alternative indépendant b r i t Titanic. Voilà, donc、cool. souvenez-vous de ce nom, il s'appelle The Penny Black Remedy. A mon avis, c'est un groupe à voir absolument sur scène. On ira faire un petit tour sur leur MySpace pour voir s'ils f o n t partie des, des festivals Des gros festivals européens.、Voilà. Mm. On est un petit peu en retard, mais je voulais zapper、oh, la prochaine chanson. Mais vu que c'est ma chérie du moment,、ah, eh、ben, on ne peut pas. Elle s'appelle、ouais. Mikachu, une jeune、ah. anglaise qu'on a découverte dans le cadre du festival Les Femmes s e n Mêl. e n t Il y a un album qui est sorti qui s'appelle Jewelry, un album produit par m a t t h e w Herbert. Un petit peu foufou cet album, la preuve tout de suite en musique, ça s'appelle Curly t i f t I'm、um. j s t g o n S'appelle Mikachu, elle est anglaise et l'album s'appelle Jewelry, disponible depuis quelques semaines sur le label Rough Trade. Rough Trade, toujours un gage de qualité en termes de musique indépendante. Et la musique indépendante, elle revient dans quelques minutes, juste le temps de marquer une page de publicité. Label rock, label rock. électriquement très satisfaisant. Et la Belle Rock de retour, évidemment, jusqu'à 20h comme chaque dimanche. Est-ce que vous allez bien Ça va très bien. Vous êtes un petit、bien. peu pas très bavard hein, sur l'email ce soir. Deux,、oh. trois emails comme ça. Des, des bonnes nouvelles d'avoir des, des nouvelles, justement, de Yohan. Tiens, on dirait qu'il y a encore pas mal de, de, de, de fans hein, du groupe Drips.、Ah. Donc, je pense que certains Rouennais vont aller du côté de, de Saint-Etienne. Si、Coup. vous voulez qu'on vous redonne les dates, pas de soucis. Virgin Radio One, arrobas orange.fr. Encore 50. Minutes de très bons、50. sons.、Euh, Sarah, si je、oui. te dis, groupe anglais de Manchester qui a sorti récemment son premier album, Don't Be Scared, c'est sur un label que j'aime bien qui s'appelle Acoustic Anarchy.、Mm -hmm. Le nom du groupe, s'il te plaît、mm -hmm. It's a buffalo. It's a buffalo, exactement. <rire> Quatre moncuniens qui ont donc monté un groupe de, de country. a l o r s attention, pas de panique, hein, rien à voir avec la country américaine et les Yeehaw. Ça n'a rien no, à voir avec ça. C'est tout simple. Un petit y e h a w Un mélange de. de, de, de, de, de, de c'est même pas country, c'est de county, je dirais. Tu, toi, tu peux、county? connaître. Ouais, county, un petit peu comme、but、ça. de Manchester. Ouais, de Manchester.、Bon. Ils habitent.、Oh, allez, il y a des champs quand tu sors d、ah、Manchester quand même. Il y, y a aussi、uh, Country, tu veux dire, oui, p a h county, ouais. Bien. On se comprend, on se comprend à ça.、Près. À peu près,、ouais. <rire> <rire> Mélange donc de country ou country et de folk avec des chansons basées sur des thèmes qui tiennent à cœur aux chanteurs. On va parler de séparation, de solitude, d'anxiété. Et qu'il a justement. Je ne sais p Ouais, un album léger, mais justement qu'il a réussi à exorciser grâce à ce disque. d o u x le titre de l'album qui s'appelle Don't Be Scared. Et oui, n'ayez pas, pas, pas peur. T'as pas peur Non, Allez, t'écoutes un petit peu la country là Ah, si, ça sonne un petit peu quand même, hein, country Ouais. Un petit peu quand même. Ouais, on va écouter plus loin. Allez,、hein? on va écouter plus loin. Il s'appelle It's Buffalo le titre c'est Marbles et vous écoutez la belle rock comme chaque dimanche sur le 89.4. Amis mancuniens de It's a Buffalo pour commencer. Marbles, l'album,、euh, premier album, s'appelle Don't Be Scared sur un label anglais qui s'appelle Acoustic Anarchy. Et puis à l'instant, un autre trio anglais, mais ce coup-ci pas de Manchester, de Birmingham. Sarah,、Petit、il s'appelle Sealand. Sealand. Sealand. Je vois le terre. Ouais, i v o i s le terre. Voilà. Ouais, Sealand. I can s e a land. Et un morceau、euh, qui s'appelait、euh, Hang on Lucifer. Ouais, Birmingham, pas forcément associé avec ce genre de、euh, musique,、oh, quoique. Quand même, quand même, quand même. Hein,、euh, il faut penser qu'il y avait、euh, beaucoup de choses qui passaient à, à Birmingham, par exemple, on a Black Sabbath. Ouais, et puis. Aussi toute、pas. la scène un petit peu métal hein,、ah, ouais. anglaise du côté de, de Birmingham. Et ouais, puis, parce que c'est rough là-bas. Ouais, c'est rough, un petit peu comme ça. Et puis du côté des, des années 60, hein, début des années、ouais. 60, il y a eu justement un, un mouvement musical inspiré par、euh, quelque chose de très, très, très, très célèbre. Ouais, ouais, ouais. Bah, y, tu as le BBC Radiophonic Workshop qui vient. Et、euh, ça, j'adore. Je sais pas si、euh, tout le monde le connaît, mais c'est des albums vraiment、euh, poussés. Ouais, qui、euh... ressortent régulièrement d'ailleurs. Oui, oui, oui, oui.、Ouais. Euh, Oui, bien sûr. Donc voilà, tu vois, eccentric,、euh, bon, c'est. Tout... J'y arrive pas à trouver les acteurs. Ouais, France, tout ce mais... qu'on qu parlait un petit peu de, de, de, de musique de production, un petit peu, que ce soit oui, pour la、voilà. télé ou alors pour、euh, les pubs hein, à la radio, qui, qui se faisaient dans, dans les années 60. Et justement, Sea Land qui se sont formés、euh, dans l'hiver 2004,、oui, L'hiver qui rendent hommage justement à cette scène des années 60. Donc, pas mal de, de structures assez spatiales, on va dire, électroniques et assez mélodieuses. Et、mmh. puis aussi, ça sonne un petit peu Roots hein, évidemment. Puisqu'ils、ouais. n'utilisent que des synthés vintage, on va dire,、euh, analogiques avec、euh, des, des amplis、euh, à comment s'appelle, ça à, à valve,、hein. à lampe. voilà à...、Euh, Alors il y a eu pas mal de, de choses. Il y a deux singles qui sont sortis qui sont introuvables maintenant sur、euh, le label de hein, s t é r é o l a b qui s'appelle Duophonic Super 45. Il、voilà. y a eu aussi deux autres titres qui sont sortis sur des compilations du label anglais Static Caravan.、Mm -hmm. Mais rassurez-vous, ça c'est plus facile à trouver. c'est sur un Label londonien qui s'appelle LOF, encore une fois,、ouais. deuxième apparition ce soir, très bon label. Très bon. Et、euh, l'album justement qui s'appelle Tomorrow Today. Sealand,、euh, j'aime bien ça. Oui, très très bien. Ça te p l a t r è s bien. Oui, oui, oui, j'aime ai, bien ces petites nappes et tous ces, ces petits niveaux que, comme ça. Bon, très, très bien. bien. Ça reste très pop hein, cet album. Oui, très. On va laisser la pop, on va partir du côté du rock, on va laisser l'Angleterre aussi, on va partir du côté du Danemark, c'est pas souvent、oh. qu'on qu va du côté du Danemark. On va retrouver un duo danois qui s'est formé en 96 qui s'appelle Power Solo, de retour avec un album tranchant, on va dire, qui s'appelle Blood Skin Bones, qui est paru le 11 mai dernier sur un excellent label indéfrançais qui s'appelle Cornflake Zoo. Babe, are you ready to rock? I'm ready to rock. Ok, give me a. One, two, one, two, three, four. Encore、oh, on. one, two, one, two, three, four. I just w a n d e r around and daydream. I see a figure dancing. あん Trio américain hein, dont on vous a parlé dans cette émission depuis quelques semaines. Un deuxième、oh, album.、Good. Je dois dire que je, je ne les connaissais pas à l'époque du premier album. Non. En tout cas, leur manager a été、euh, assez sympa pour nous envoyer、euh, ce nouvel album. Un deuxième, deuxième album qui s'appelle Oh My God Charlie Darwin. Oh, tu sais oh my God! Célèbre Charlie Darwin! Hein, de... Ouais, c'est un petit peu comme ça, mais ça, c'est plus américain quand même qu'il faut le faire. Essaye de le faire plus américain. Oh non. Oh Jay, si, ça va ê t r o p T'arrives pas? Non. Bon, en tout cas, le chanteur est bien devenu. Oh américain, my God.、Hein. w、oh, o Charlie Darwin!、Ouais, C'est mieux, mieux, mieux, mieux, Sarah. Plus...、Euh Plus parler du nez, un petit peu comme ça. Oh my g a d Influencé par euh, leur euh, héros Tom w a i t s l'album de、euh, Low Anthem, mélange de, de rock'n'roll, la preuve avec ce titre Champion Angel, ou alors des ballades folk, justement déclinées, qui rendent hommage、euh, au célèbre Charlie Darwin, vous savez, celui qui avait dit que、euh, l'homme descend du singe.、Ouais. Un Anglais d'ailleurs, Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Et bah, je crois qu'il avait raison, Sarah. <rire>、oh, tu le fais, très, très, très, très bien. Ah, j a i、euh, pas, j'ai répété. Pendant des heures. T'as répété、hein. pendant des heures.、Ah, Désert.、Euh, en tout cas,、euh, un succès、euh, sûrement en 2009 pour ce groupe de l'OMFUM qui commence à cartonner aux États-Unis. Je vois qu'il y a quelques dates qui arrivent un petit peu en Europe. Je pense qu'on en entendra encore parler de ce groupe.、Mm -hmm. Autre groupe, dont très hype en ce moment, on va dire, un groupe,、euh, c'est même pas un groupe, c'est un duo, hein, duo, un duo bordelais qui s'appelle Cap Bambino. Nouvel album qui s'appelle Blacklist, disponible depuis la semaine dernière chez Because.、Euh, nouvel album. Plus pop, on va dire, avec des mélodies un petit peu dérangées, forcément, ces c a p e bambino, des mélodies affolantes, des rythmes qui vous font hocher la tête, un groupe à voir sur scène.、Euh, dans cet album, Sarah Blacklist, Blacklist、euh, 12 titres, 12 titres, et c'est le, le deuxième album. Et、euh, bon, voilà Moi, je voulais, voudrais bien le dédier à Anthony, parce、okay. que je sais qu'il tourne sans arrêt sur ses platines en ce moment. D'accord, ok, l'album, carrément,、ouais, c'est très très bien.、Euh, ouais. Duo Bordelais, donc formé de Orion Et Caroline, toujours aussi、euh, foutraque, mais、euh, c'est quand même un petit peu plus soigné. C'est moins c'est plus comme avant, il y a、ils、plus avaient de moyens, ils i a a v e n t un p e t i t p e u p l u s d a r g e n t、ouais. Ils avaient <rire> un petit peu plus d'argent. En tout cas, un second album de Cap Bambino qui marque un tournant ambitieux dans la carrière de ce groupe. Justement, vous parlez de, de morceaux plus pop, difficile de faire plus pop que ce morceau. Ça s'appelle Réseau Zéro. peut être fier d'être français quand on écoute ces deux groupes français. Le premier est Bordelais Cap Bambino, extrait de l'album, nouvel album Blacklist, deuxième album disponible depuis. La semaine dernière, il me semble,、mm -hmm. chez、Quelque、Because. Ça,、ouais. Et puis, à l'instant, un groupe sur lequel j'ai beaucoup flashé ces dernières semaines qui s'appelle、mm. Batant. C'est un groupe français, même s'ils vivent du côté de, de Londres. Et、ah. ça leur porte bonheur, puisqu'ils cartonnent du côté de, de, de l'Angleterre avec une tournée en ce moment. Ils reviendront jouer du côté de, de la France très prochainement. En tout cas, vous pouvez dé désormais hein, acheter.、Euh, C'est leur premier album hein, qui s'appelle No Head. No Head. C'est. Ouais, head, head. Avec un. H, H.、Euh, Sur le label Kill the DJ, le label de Yvan Smag. On retourne du côté de l'Angleterre avec un label que je suis de très très très près qui s'appelle Stolen Recordings. On、euh, les aime. Ouais, on les aime beaucoup, notamment grâce à, <rire> à Pete and the Pirates, mais、Et、aussi、yeah. un trio londonien、oui. qui s'appelle Let's Wrestle. Let's alors pour l'instant, voilà, on a v a i t eu que des singles ou alors des, des maxis. Voilà, le nouvel album,、euh, il faudra、oui. attendre.、Euh, je crois que ça sort pas avant fin juillet ou début Allez, août. Allez les garçons!、Euh, En tout cas, cet album bah, que j'ai écouté qu'une fois pour l'instant, donc、mm -hmm. il va falloir redonner quelques, quelques écoutes, mais je crois que ça va bien le faire. Ça va bien le faire, allez <rire>、euh, Ça va bien le faire. Donc ils sont trois, ils viennent de Londres. Premier album, ça s'appelle In the Court of the Wrestling Let's.、Euh, influence musicale, par exemple Black Flag, ça va jusqu'à Buddy Holly, Faust ou alors Edith Piaf. En gros,、ouais, c'est un、énorme. petit peu de tout et n'importe quoi. Ils sont <rire> trois Wesley Patrick Gonzalez qui s'occupe n t des vocaux et De la guitare, Mike Lightning qui s'occupe de la basse et des,、euh, du chant aussi, et pour terminer, Darkus Bishop qui lui、euh, s'occupe de la batterie. Je vois une petite,、euh, une petite quote hein, du、euh, NMI qui dit que bah, en gros c'est un mélange de Mark Smith de Fall, First and Smoor de、euh, Sonic y o u t h e t Eddie Argos du groupe Art Brut, tout ça regroupé ensemble, et ils disent que c'est basically fucking amazing. Voilà, tout simplement. Basically les... fucking amazing. Amazing. Voilà, un é p i s Ça, c'est l'ennemi. Ouais, c'est le ennemi, voilà.、Ouais. Un grand moment, une grande prose littéraire signée par、amazing. le magazine numéro 1 de la scène indépendante en, en Angleterre. It's not going to happen. C'est le titre qu'on s'écoute tout de suite. Let's wrestle. Et après, vu que c'est bien fait,、eh、ben, on va passer de It's not going to happen à、mm -hmm. Let it happen. it h Not going to happen. No, it's not going to happen. No, it's not going to happen. Happen for me. Made me feel like the man in the eye Good. She didn't even like the films of Bruce Lee. And Anglaise dans la belle rock, Let's Wrestle pour commencer avec un、euh, nouvel album, un premier album même, on va dire. In the court of the wrestling, let's、uh, it's not going to happen et puis、uh, Let It Happen. Let It Happen par、euh, l e Light Greats.、Ouais, tu peux nous en parler un petit peu de ce groupe ou pas ça a h Oui, si tu veux, bah, les Light Greats、euh, qui sont C'est quatre jeunes、euh, anglais qui viennent d'Eastbourne. Il y a un très très bon、euh, parc de.、Euh, d a t t r a c t i o n Ah, de Manège,、voilà. ouais, d a t t r a c t i o n Voilà. Donc, c'est le côté sud de l'Angleterre. Ouais, c'est sur la pour côte. Juste p r é c i s e r Voilà.、Euh, donc, le titre qu'on a écouté, Let It Happen, c'est tiré d e le tout premier album qui s'appelle Life Without Balloons. La vie sans ballon. Oui, c'est triste. C'est triste. m a i les、triste. enfants sans ballon. Eh ben oui. Et il、ouais. parle de, de gros ballons, hein, genre ballons à René Fessy, hein, les grosses montgolfières, carrément. Ah、hein. Oui, mais encore cool. cool. En tout cas, cet album, c'est un petit peu le, le coup de cœur De, de la belle rock de cette dernière semaine,、voilà. Life Without Balloons. Et c'est pas souvent que ça arrive, mais des fois on a envie d'en jouer l'un après l'autre.、Oh. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça s'appelle.、Euh, c'est le prochain single en fait. Sarah, c'est difficile à prononcer. Ça s'appelle. Futures Gold. Et le groupe, on vous le rappelle, s'appelle. The Late Greats. Qui fera plaisir à notre ami Double de la boutique alternative Skate Shop, tiré d'une bande-son justement pour un documentaire sur le skateboard, hein, un film qui s'appelle This Is My Element,、euh, une bande-son créée pour l'occasion par Odd Od Nosdam, un producteur hip-hop plus connu puisqu'il officie au sein du collectif Cloudhead. J'avais que dans ma tête Jump Around, Jump Around ouais, pendant c e motion m o n J'ai trouvé que c'était très、euh, beaucoup d'émotions dans ce、beaucoup. moment. morceau Qui s'appelle Fly Mode,、euh, justement sur cette bande-son du film This Is My Element, hein, sur le skateboard. 13 instrumentaux pour accompagner les images de ce film.、Mm -hmm. euh, un film qui date de 2007, mais c'est、oh, que maintenant、si、qu'on qu qu a la bande-son qui est é d i t é par le label américain hip-hop Anti-Con et c'est disponible depuis fin mai. Je regarde l'heure 53, c'est bientôt l'heure de rendre l'antenne à Paris. On va terminer avec une petite pépite pop. Pépite. Hein, Ouais, un groupe、euh, britannique hein, qui s'appelle Fanfarlo. Alors,、mmh, déjà, j'aime、mmh. bien le, le nom.、Euh, ouais. Un groupe、euh, britannique qui a commencé sa carrière en 2006、mmh. avec、euh, un chanteur et un musicien qui s'appelle Simon Balthazar, qui est suédois.、Okay. Et Ils ont une histoire un petit peu、euh, fofolle, ce groupe, puisque en deux ans, ils ont travaillé sur pas mal de, de singles. Et ils ont pondu en début d'année 2009 un album qui s'appelle Réservoir、mmh. et qui n'est signé par、euh, aucun label. Et c'est vraiment, vraiment surprenant.、Euh, Euh, ouais. Signe que, que, que, que l'industrie de la musique pour l'instant、euh, sert un petit peu les fesses. r e Mais en tout cas, cet album, c'est incroyable que ça ne soit pas signé, car cet album de fanfarlo qui s'appelle Réservoir est tout simplement exceptionnel. N'ayons、euh, pas peur des mots,、ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien.、Une、sorte d'alliage parfait entre arcade, fire, un petit peu de, de fanfare aussi,、euh, style Beyrouth, quelques envolées de, de piano et de trompette qu'on retrouve notamment dans, chez les Américains de Sofiane Stevens.、Mm -hmm. euh, cet album de Fanfarlo est franchement rempli d'une excellente pop et je pense que c'est parfait pour se quitter. Ah bah c'est parfait alors Donc ça veut dire qu'on se retrouve la semaine prochaine hein, sur le、mm -hmm. 894, la Belle Rock, entre 18h et 20h. à partir de demain, vous retrouvez sur virginradio1.fr. Vous pouvez réécouter cette émission et trouver aussi tous les track listings de l'émission. Et, et voilà, c'est tout quoi. Et la semaine prochaine, qu'est-ce、euh, que tu as prévu pour nous pour, dans la semaine Je sais pas, on va voir. On va voir. On va voir. Non、Surprise. mais dans la semaine Dans la semaine quoi Sarah ça Reprendre lundi, demain. Oui, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que t as dans la radio Qu'est-ce que vous allez、ah、bah, donner quand j'ai premier... les cadeaux Ouais, bah, premier rendez-vous local, ça sera évidemment les, les infos, hein. Oui. Avec Marilyn Baltet, 4 flashs d'infos à partir de 7h30, 7h30, 8h, 8h30 et 9h. Voilà. Cool. Eh ben, merci,、Genial. Sarah. Un、de、petit、rien. peu d'auto-promo, c'est bien. Ah, bah, il faut toujours. Allez, on、oh, se dépêche hein, parce qu'on、oui. veut vraiment l'écouter en entier ce morceau. Ça s'appelle donc Fanfarlo, un titre qui s'appelle I'm, I'm a, a pilot. pilot. Ciao tout le monde, soyez sage, mais pas trop. Goodbye.、À、plus, bye bye. La Bell e Rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2h de son, pas comme les autres.